Ma vie, je la chante, c'est une romance que je recommence un peu chaque matin. Ma vie, je la chante, debout sur les planches, sous la lumière blanche des soleils fabriqués. La route qui mène au fond de soi-même de joie et de peine est toujours tracé. Je tourne la page pour d'autres voyages Je plie les bagages de mes souvenirs Mal de tête, un rêve déçu, une vie partagée et vécue entre des gens qui s'aimer ce tu combien j'en ai connu à chacun son histoire, des histoires qui font partie de moi Ma vie je la chante je suis à mi-chemin Qui m'écoute et me croit Qui n'y croit pas S'en va Mes nuits je les donne à ceux qui m'étonnent Le ciel me pardonne Je ne sais pas tricher Et voici les hommes Qui m'ont laissé faire L'amour et la guerre Gagner. Ma vie je la chante, parfois je l'invente, sur les chemins sombres de l'éternité. Chaque ride te retient, des années de silence et de larmes, de paroles de rire, de bonheur et de drame, de colère insensée malgré moi, chaque rire À mon front, j'ai gravé des médailles, des blessures au visage et à l'âme, comme autant de batailles pour l'amour de l'amour, pour l'amour de la vie avec toi. Je n'ai pas de regret, cette vie, elle me plaît comme elle est.